Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Issanganiro. Nous sommes le 6 novembre 2020. Voici la grande édition de cette mi-journée. Les grands titres. La famille a maltraité un enfant que son mari a eu de notre union et cope de deux ans de prison et d'un dédommagement d'un million de francs burundais. Le verdict a été rendu hier par le tribunal de grande instance de Nahangwa. On aura des réactions sur ce sujet. Les recettes ont augmenté jusqu'au triple le mois passé au marché de Djabé, en mairie de Bujumbura. Une des explications est le retour des marchands de chaussures dans ce marché. Et une personne est morte et 15 autres hospitalisés à l'hôpital de Kirundo suite à la consommation d'une nourriture, nourriture intoxiquée. Cela s'est passé l'après-midi de ce jeudi. Et 38 000 euros, c'est la somme qu'il faudra collecter pour transférer d'urgence en Belgique la fille Moulon Océane Sarah. Elle est âgée de 10 ans et elle souffre d'insuffisance sérénale. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. Oh bonjour. Une servitude pénale de deux ans, une amende de 25 000 frambourondais ainsi qu'un dédommagement d'un million de frambours, telle est la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Nahangwa ce jeudi. Evelyne Sengimana, l'inculpée, a été reconnue coupable d'actes de torture contre l'enfant de 5 ans que son mari a eu d'une autre union. Evelyne Sengimana pourrait interjeter appel si elle n'est pas satisfaite de la sentence. Et l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale euh, et les violences faites aux femmes et aux enfants déplore ce cas de violence domestique. Prime Mbarou président de cette association, euh, ONLCT, où est un frère, demande au gouvernement burundais de promulguer la loi portant code pour la protection de l'enfant et de renforcer les comités de protection de l'enfance au Burundi. On l'écoute. En NRCTO et ton frère, remercie vraiment la police judiciaire du Burundi qui a mis hors d'état de nuire cette femme et qui a vite procédé à l'instruction et à la transmission du dossier au tribunal et d'Océan, qui a pris le gouvernement de la question et qui a statué toute affaire cessante et via la procédure de fragrance sur cette affaire pour justement condamner la criminelle afin que justice soit rendue à la famille de la victime. De ce qui précède donc, le Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale demande au gouvernement de la République du Burundi sur Premièrement, de promulguer dans la célérité la loi portant code pour la protection de l'enfant au Burundi, car les lois déjà existantes sont disparates et n'offrent pas suffisamment d'espace de légal ou n'assurent pas suffisamment de protection juridique à l'enfant burundais, car il y a plusieurs aspects qui ne sont pas encore pris en compte, surtout en ce qui concerne la relation toujours douloureuse qui a toujours caractérisé souvent les enfants et leurs marâtres au sein de la plupart des familles burundaises. Deuxièmement, de rendre très opérationnel, les comités de protection de l'enfance au Burundi, les CPE, allèrent octroyer des moyens techniques et financiers suffisants pour qu'ils soient vraiment à la hauteur de leurs propres tâches, surtout en ce qui concerne la dénonciation urgente des cas de violence de tous ordres commis à l'endroit des enfants, afin justement d'éviter la disparition des preuves et les menaces et intimidations que pourront subir les familles des victimes et des témoins. Troisièmement, de sensibiliser les femmes burundaises afin qu'elles sachent bien qu'elles ont l'obligation légale de prendre des enfants se trouve à leur charge car l'enfant appartient non seulement à ses parents mais aussi et surtout à la communauté tout entière et qu'il faut donc les prendre avec des pincettes. Et la maltraitance des enfants dépend surtout de la manière dont l'auteur de la torture de l'enfant a été traité dans son enfance. Médiatrice Nivaruta, experte en psychologie, estime que la maltraitance de l'enfant lui cause le développement des problèmes psychiques. Cette psychologue appelle les gens à couper court à ce comportement. La maltraitance de l'adulte envers l'enfant, vis-à-vis de l'enfant, ça dépend de, de comment l'adulte a été éduqué. Si elle a été maltraitée ou s'il a été maltraité dans son enfance, il va faire de la sorte. On dit que l'être traumatisé traumatise à son tour. Si on veut des gens qui seront des adultes paisibles, heureux, il faut éviter la maltraitance. Que ce soit la maltraitance physique ou verbale ou l'indifférence. Parce que l'indifférence la négligence, ça, ça tue plus que l'agressivité la, physique. Il faut Il faut euh, vraiment éviter la maltraitance chez les petits-enfants parce que ce sont ces enfants qui deviendront des adultes, des adultes qui peuvent être dangereux ou qui peuvent être des gens honnêtes, des gens paisibles, des gens qui vont euh, peut-être euh, sauvegarder l'humanité. Sinon, euh, on peut se fabriquer des criminels, en devenir, on se met en danger. On met en danger la, la famille, on met en danger la société, on met en danger l'humanité toute entière. Tous les enfants peuvent être maltraités, même les adultes peuvent être maltraités. Mais l'impact que ça peut euh, conduire l'enfant à, à des actes criminels, ça base dès la conception jusqu'à 6 ans. C'est la période sensible. Quand l'enfant n'a pas été bien éduqué, n'a pas été valorisé, aimé, apprécié aussi, l'enfant développera des comportements euh, nuisibles à la société, à la famille et à l'humanité en général. Quelles sont les conséquences de cette maltraitance d'enfants <rire> On se fabrique des criminels. On sait que l'enfant qui a a été maltraité, un jour ou un autre, il va maltraiter soit sa femme, ses enfants, chez les voisins aussi. Il peut devenir n'importe qui qui peut être nuisible à la société. On doit bien songer à ça. L'enfant, c'est un récipient dans lequel tu peux mettre tout ce que tu veux. Et quand tu mets de la haine, de l'agressivité, il faut être prudent. Médiatrice Nivaruta, psychologue qui répondait aux questions de l'inibèle Nivigira. Cette euh, psychologue euh, réagit après la condamnation en justice euh, d'une euh, femme surprise en train de maltraiter un enfant en de Bojumbura. L'information est passée sur nos ondes et la vidéo -y relative a fait même le tour des réseaux sociaux. Connaître l'usage de la Convention des Nations Unies dans la lutte contre la corruption aiderait les acteurs de différents services dans ce domaine. D'après le président de l'Association des consommateurs du Burundi, Abuko Pierre Ndouaïo s'exprimait ce vendredi lors d'une réunion à l'intention des acteurs du secteur privé et autres intervenants en matière de lutte contre la corruption. Suivez-le. La lutte contre la corruption a nécessité des efforts conjugués. C'est pourquoi nous avons aussi invité les représentants du gouvernement, les représentants des institutions qui sont en charge de la lutte contre la corruption. Nous avons aussi invité les acteurs de la société civile qui travaillent surtout dans le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Et dans la conjugaison de ces efforts de tous les acteurs, nous espérons et nous sommes d'ailleurs très confiants que l'issue de la réunion sera très, très bénéfique parce que nous préconisons même qu'il y ait des préforts parmi tous les acteurs, comme ça, il y, a, il y aura facilité d'échanger de des informations et sans doute des solutions euh, très concrètes pourront ressurgir, surtout si les acteurs des de différents partenaires euh, travaillent en synergie. Là, nous espérons et nous sommes d'ailleurs très confiants que ici sera vraiment très bénéfique pour tout le monde. Vous savez, la correction, en fait, ça, ça s'inscrit dans le domaine économique. Et le développement économique ne pourrait pas du tout se concevoir sans une carotte du secteur privé. Donc, pourquoi, et nous disons que, d'ailleurs, ce n'est même pas nous qui le disons. Et au niveau de la Convention des Nations Unies contre la corruption, on parle des secteurs, des, des trois secteurs, le gouvernemental, le secteur privé et la société civile. Mais comme nous l'avons constaté, pratiquement dans les activités de sensibilisation et de vulgarisation de ces mécanismes de lutte contre la corruption, le secteur privé semble ignorer, alors qu'il joue un rôle très, très prépondérant. C'est pourquoi, nous avions focalisé l'attention au secteur privé, sans oublier les autres acteurs C'était Ndouaïo de Labuco et c'est un SOS comme je l'annonçais dans les titres. 30, 38 000 euros, c'est la somme nécessaire pour transférer d'urgence en Belgique. La fillette Moulon Océane Sarah, elle est âgée de 10 ans et elle souffre d'insuffisance rénale. Sa mère, Chimène Niondiko, fait savoir que l'enfant est tombé malade d'une manière inattendue depuis le mois de juillet de cette année. La famille demande aux hommes charitables de lui venir en aide afin de pouvoir sauver la vie de Seyan Sarah Ornella Mucho. Je demande que vous m'aidiez pour que j'aille me faire soigner. C'est la fillette moulon Océane Sarah, âgée de 10 ans, hospitalisée depuis le mois de juillet de cette année à l'hôpital Kira de Bujumbura suite à l'insuffisance rénale. Elle regrette qu'elle n'a pas pu avancer en cinquième année primaire au mois de septembre suite à son état de santé. Quand je me sens mal, j'ai les vertiges. Il y a quand je tremble et j'ai mal à la tête. C'était dans les vacances et puis depuis ce moment, je ne vais plus à l'école. Parce que je suis malade et je suis hospitalisée. Sa mère, Chimène Niondiko, précise que malgré l'effort des médecins pour soigner la fillette, ils ont suggéré le transfert à l'étranger. Ça a commencé par une malaise, des vomissements. Elle était à la maison. Par après, elle s'est évanouie. Et on l'a amenée à l'hôpital polyclinique de Beaujolais. On a fait des examens, des résultats qu'ils ont pu avoir ont testé que l'Océane avait un problème de rats, mais que c'était très élevé. Ils ont demandé de la transférer à Kira Hospital, mais par après, ils ont fait les examens, mais par manque de matériel ici au Burundi, il y a des examens qu'on n'a pas pu faire pour elle, qui demandent qu'elle doit être transférée à l'étranger. Le traitement nécessite beaucoup de moyens, précise la maire et demande aux hommes charitables de leur venir en aide pour que Sarah puisse guérir. Je demande que vous m'aidiez pour que j'aille me faire soigner et je remercie ceux qui m'ont déjà aidé et ceux qui le font encore, merci. On demande à toute personne de bonne foi, ceux qui le peuvent, de nous aider, que ce soit financièrement, moralement, spirituellement. Premièrement, ça me demande du de, de courage. Ça me demande les moyens, surtout ça, les moyens pour qu'on puisse l'amener. Beaucoup de prières aussi. On a essayé d'estimer ce que ça va nous coûter, et à peu près 38 000 euros. Ceux qui veulent contribuer financièrement. Il y a le compte à la banque BCB sous le numéro 00, 200 00 80 81 44 et le numéro éco-cache qui est le 79-963-563, tous au nom de Chimène Nyondiko. Merci, Ornella Mucho. Les Burundais devraient éviter les crises répétitives que le Burundi a connues et cela passe par une prise de conscience. Propos de l'abbé Adrien Habona ce vendredi lors de la présentation de son ouvrage intitulé Obouno, ses roses et ses épines au Burundi. L'auteur écrit dans cette œuvre que les Burundais étaient animés de valeurs universelles. On l'écoute. J'ai montré combien ici chez nous, dans la tradition burundaise, pour être appelé une personne humaine valable, il y a des conditions. J'ai montré d'abord les conditions de la vie intérieure, umutima, la conscience, iteka, le sens de la dignité humaine, ivanga, le sens de l'engagement, et auquel l'acceptation dynamique de la souffrance. Et puis au plan social, familial et social, j'ai montré combien nous étions très sensibles au goût de l'un. La sensibilité à une co-responsabilité qui devait nécessairement aussi envahir le voisinage. Ici, nous nous considérons le voisin comme un membre de la famille. Et, et puis, la dynamique du partage, la dynamique d'entraide, le sens du dialogue, l'écoute de l'autre, tout cela, et le sens de l'hospitalité, spécialement, Tout cela a marqué notre culture et j'étaye cela avec beaucoup de témoignages à partir des proverbes qui sont mon meilleur domaine de recherche. Et je voudrais que des gens qui le veulent puissent méditer cela. Pour faire face aux épines, c'est tout simplement la réflexion en commun. Que les gens qui sont en association en famille, quand on prend conscience d'une chose, on peut avancer très fortement. Donc, pour moi, faire, faire une réflexion approfondie ensemble pour prendre mieux conscience du fait qu'on est obligé d'être abandu et non coco Ceux qui nous ont influencés dans la colonisation, nous ont pratiquement apporté beaucoup de d'épines. Et nous, nous y avons mis notre part, mais abondamment et pendant des années. Et alors, pour moi, je voudrais dire que la solution n'est pas possible pour le moment, dans l'immédiat. Nous avons un long cheminement à faire et je propose ce livre justement pour un cheminement parce que nous nous sommes abîmés nous-mêmes avec ces crises répétitives et nous sommes responsables de nos malheurs même si l'étranger y a mis sa part Il y a longtemps qu'il est parti. Essayons surtout de prendre conscience et de lutter d'abord nous-mêmes, sur nous-mêmes. La lutte de soi pour soi, c'est la solution au problème humain. L'abbé, pardon, Adrien Nabona. En bref, une personne est morte et 15 autres hospitalisés à l'hôpital de Kirundo suite à la consommation d'une nourriture intoxiquée. C'était dans l'après-midi de ce jeudi. Le médecin provincial de Kirundo, Luis Nzitunga, signale que leur santé s'améliore et il a espoir qu'ils vont bientôt rentrer chez eux. L'administrateur de la commune de Bugabira fait savoir qu'il s'agirait d'une intoxication alimentaire alors que d'autres affirment qu'il s'agissait du poison. Et une femme du nom de Munziman Evangélique est morte la nuit de ce jeudi à vendredi sur la colline de Masango de la commune Wukinanyana. L'administrateur de la commune Wukinanyana indique que le corps de cette femme de 38 ans a été retrouvé suspendu dans sa maison. Cette autorité avance qu'elle elle se serait suicidée puisqu'elle venait de passer une longue durée de maladie. Et les recettes ont augmenté jusqu'au triple le mois passé au marché de Jabé à mairie de Bujumbura. De Wimanna représentant les commerçants dans ce marché, explique cette situation par la multiplication des réunions que la mairie organise avec les commerçants d'une part et le retour des vendeurs de chaussures. D'autre part, c'est un reportage sur lequel nous reviendrons dans nos éditions. Ultérieure. Et en bref, en actualité internationale à 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro, l'émotion émo et recueillement j'ai dit à Alger où des centaines de personnes se sont retrouvées malgré les, les restrictions imposées par le coronavirus. Pour rendre un, un dernier hommage à l'Akdar Burega, cet opposant du régime et figure de la guerre d'indépendance de l'Algérie contre la France est décédé cette semaine à l'âge de 87 ans. Et des glissements de terrain provoqués par l'ouragan Eta, désormais rétrogradé en dépression tropicale, ont fait plus de 50 morts dans des villages indigènes du nord-ouest du Guatemala. C'est ce qu'a annoncé jeudi le président du pays, Alejandro Guillamatei, lors d'une conférence de presse improvisée à Puerto Barrios, ville du nord-ouest affectée par des inondations. Et enfin, après un délai de trois ans, les États-Unis deviennent la première nation au monde à se retirer officiellement de l'accord de Paris sur le climat. Le président Trump a annoncé sa décision en juin 2017, mais les règles de l'ONU ont fait que sa décision ne prenne effet qu'aujourd'hui, le lendemain des élections américaines. Les États-Unis pourraient se joindre à, à nouveau à l'accord à l'avenir si un président le souhaitait. Entre-temps, le président sortant Donald Trump répète ses accusations de fraude sans preuve et demande l'arrêt du dépouillement des votes par correspondance qui semble donner l'avantage à son rival, John Biden. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Et avant de nous séparer, je vous en rappelle. L'architecture. La femme a maltraité un enfant que son mari a eu d'une autre union et cope de deux ans de prison et d'un dédommagement d'un million de francs burundais, le, ve le verdict a été rendu hier par le tribunal de grande instance de Nahangwa. Et les recettes ont augmenté jusqu'au triple le mois passé au marché de Jabé à Mérite-Bujumbura. Une des explications serait le retour des marchands de chaussures dans ce marché. Une personne est morte et 15 autres hospitalisées à l'hôpital de Kirundo suite à la consommation d'une nourriture intoxiquée. Cela s'est passé l'après-midi de ce jeudi. Et 38 000 euros, c'est la somme nécessaire pour transférer d'urgence en Belgique. La fillette Moulon Océane Sarah, âgée de 10 ans, elle souffre d'insuffisance rénale. Ce n'est pas très courant. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Oumana pour la mise en ordre de micro. Jean Bosco d'Oumana. Passez une très bonne journée à l'écoute de nos programmes.